La vire bovo caille la luno, le bœuf et la lune. La La Régis nous explique maintenant la règle de grammaire numéro 3. Nous continuons de parcourir les 16 règles qui constituent la grammaire de l'espéranto. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la numéro 3. Nous avons déjà vu précédemment que la terminaison des noms est toujours « o ». Eh bien, les adjectifs se terminent toujours par la lettre « a ». Ainsi, le mot « père » se dit « patro » en espéranto. Si je veux traduire « paternel », il suffit de remplacer la terminaison O par A PATRA Nous avons déjà vu pour les, pour les noms que pour indiquer le pluriel, il faut ajouter J à la fin et pour indiquer le complément, un N. Les adjectifs suivent exactement la même règle et bien sûr, ils s'accordent avec le nom auquel ils sont rattachés. Un exemple, un baiser paternel PATRA KISSO Des baisers paternels Cette règle 3 définit également comment on forme le comparatif et le superlatif. Pour le comparatif, on utilise le mot « pli ».« Plus beau » se traduit par « pli belle ». Le « que » qui suit le comparatif en français est traduit par « ol ». Un exemple, « plus âgé qu'elle, pli aja olchi ». Pour le superlatif, on utilise le mot « play ». Le plus. Enfin, le de qui suit le superlatif en français est traduit par elle. Par exemple, le père le plus gentil de tous, la patro, la plaie gentila, el chiui. Nous retrouvons maintenant notre rubrique historique. Avec Catherine et Pierre. Rappelez-vous, en 1889, l'espéranto vient de prendre vraiment sa dimension nationale. Mais tout cela doit coûter cher. D'où vient donc l'argent qui sert à envoyer tous ces journaux et à, tra à traduire ses œuvres, etc. Zamenhof soutient financièrement la parution du journal, l'envoi des circulaires, l'impression des livres, la correspondance. Bref, en 1890, il se trouve dans une situation de misère financière et de grande fatigue qui met en danger sa vie familiale. Ça, on peut aisément l'imaginer. C'est pourquoi en 91 épuisé et sans argent, il propose la création d'une société par action pour permettre l'impression du journal et des livres. Mais très peu de porte-monnaie s'ouvrent. Heureusement, un allemand du nom de Trompeter va s'investir suffisamment pour que le journal paraisse jusqu'en 1894. On peut dire qu'avec le journal, il sauve l'évolution du mouvement espérantiste nouveau-né. Et ce mouvement lui-même, comment se porte-t-il Eh bien, les groupes continuent à se multiplier à travers l'Europe. Euh, Rappelez-vous qu'il y en a un qui s'est créé à l'époque à Louan. Euh, mais aussi, avec ces groupes-là, apparaissent beaucoup de querelles d'intellectuels en désaccord sur la question de la réforme de l'espéranto. Au final, c'est Zamenov qui tranche. Il demande un vote euh, où la majorité se prononce contre la réforme. Alors il annonce officiellement que l'espéranto continuera d'être utilisé dans sa forme actuelle. Et à partir de ce moment-là, les espérantistes libérés de leurs discussions internes peuvent se tourner vers un travail plus fécond. Je crois savoir aussi qu'à cette époque, Léon Tolstoï lui-même est un fervent partisan de l'espéranto. Et c'est exact. Après avoir étudié l'espéranto pendant une semaine, Léon Tolstoy fut capable d'écrire une lettre à Zamenhof, une lettre qui dit « Les sacrifices que fera chaque homme de notre monde européen en consacrant un peu de temps pour apprendre l'espéranto sont si petits, et les résultats qui peuvent en découler sont si grands qu'on ne peut pas ne pas faire cet essai. » Ce soutien est donc une grande chance pour le mouvement espérantiste. Le témoignage d'aujourd'hui nous est donné par Catherine. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a laissé vraiment un souvenir magique. En, au printemps 2008, je suis allée en Chine. Alors dans ce voyage, il y avait entre autres euh, l'occasion pour moi de rencontrer un espérantiste chinois avec qui j'entretenais depuis plusieurs années une correspondance épistolaire. Et donc j'ai été accueillie dans sa ville, Wuhan, une grande ville, euh, 10 millions d'habitants. J'ai passé quelques jours chez lui et puis je suis allée ensuite chez une chinoise qui m'a hébergée deux nuits et qui m'a emmenée avec un autre ami chinois dans une soirée en ville, en plein air, à une place où tous les soirs, de 8h à 10h, eh bien, on danse. Et les, les, les gens dansent. Et je faisais un peu figure d'attraction locale avec mon visage pâle. Donc, euh, je suis passée euh, de main en main euh, en, euh, en dansant. Pas très, très douée, d'ailleurs. C'était vraiment très, très impressionnant. Et sur le chemin du retour, euh, la, mi chinois me demande « Tu vi of te dansas ?» Donc, est-ce que tu danses souvent Et je lui réponds « "Né mi danse non je danse seulement en Chine donc on a beaucoup de rire ri de cette situation et de cette anecdote et, et voilà quoi hein, rire avec des, des amis chinois qui ne parlent pas le français et moi qui bien sûr ne parle pas un mot de chinois perdu au cœur de la Chine c'était tout à fait magique En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Mais comment peut-on acheter ou vendre le ciel Cette idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, Quel povasvi Ilinacchetti Comment pouvez-vous les acheter? Ciu pezzo de tiu Chaque parcelle de cette terre Estas santega por mia popolo Est sacré pour mon peuple Ciu brilla arbopingo Chaque aiguille de pin luisante. Ciu river Bordeaux. Chaque rive sableuse. Ciu shir de brumo en la malhelai arbaroi. Chaque lambeau de brume dans les bois sombres. Chiu maldenseyo kai zumado. Chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes. Estas santega. Est sacré. Memore kai sperte por mia popolo. Dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. Et pour terminer cette émission... Régis nous présente les actualités de l'espéranto. Pour favoriser la pratique de la langue, nous organisons régulièrement des journées dites « babilado » que l'on peut traduire par « journée de conversation ». Lorsque l'on apprend une langue, le plus compliqué est souvent de trouver des occasions pour s'exercer, et tout particulièrement à l'oral. Le principe de ces journées babilado est que chacun a préparé quelque chose chez lui qu'il présente aux autres participants. Un texte, un point de grammaire, une chanson, une poésie, un extrait de pièce de théâtre, un jeu. De cette manière, chacun est acteur et cela décomplexe la pratique. L'ambiance de ces journées est toujours très détendue et elle rencontre un vif succès. La prochaine journée Babylado se déroulera le 7 novembre. Gis